Wa inqibla <muchem> présente le cœur en action madarijous salikin بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم الله تعالى وبركاته encore une fois bienvenue à madarijous salikin les sentiers des itinérants le cœur en action de l'imam ibn al-qayyim ta'ala aujourd'hui inchallah avec la deuxième partie de la station de al muhasabah El-muhasaba. Qui pourrait nous rappeler c'était quoi déjà ce fameux concept de l-muhasaba qu'on avait commencé à couvrir la semaine dernière. C'était quoi l-muhasaba? L'auto l'auto évaluation, ok? Donc l'auto évaluation, l'auto jugement, c'est faire notre propre jugement comme il dit Avant que Allah nous juge le jour dernier pour connaître vraiment c'est quoi ma situation actuelle. Le jour dernier, qu'est-ce qu'on va dire Beaucoup de personnes, ceux qui vont être dans la perte le jour dernier, ils vont dire « Oh, si seulement j'avais préparé pour ma vie, ma vraie vie, ma vie éternelle. » C'est pour ça que Allah Azzawajal dit « Que chaque âme voit quest ce qu'elle a préparé pour demain. » Comme on dit l'expérience, elle a plusieurs niveaux. Mais l'exemple le plus simple, c'est que chaque musulman qui craint Allah Azza wa la moindre des choses, c'est que parfois, faire, prendre un petit moment comme ça, une petite réflexion, à la place de penser à ma retraite et à mon commerce et à mon avancement dans ma carrière, autre chose, et eh bien, je vais penser, si je meurs ce soir, si je meurs demain, Qu'est-ce que j'ai préparé pour mon ordre Qu'est-ce que j'ai fait de spécial Quelque chose de spécial Est-ce que j'ai fait les obligations que Allah Azza wa me demande de faire Les failles se trouvent où Je dois travailler sur quoi exactement ça peut être quelque chose qui est fait à chaque semaine, à chaque mois à chaque jour, ainsi de suite et il y a des saisons particulières pour cela okay? il y a des saisons aussi particulières lors desquelles ça devient encore plus important de faire une expérience spéciale de Mouhassab comme Ramadan okay? Donc, Ramadan c'est un très bon repère comme étant le début de l'année de l'Hijriya, ok, même si on ne célèbre pas en tant que tel une année, une nouvelle année en islam, c'est pas dans la sunna du prophète, mais ça peut servir de repère, ok, une année qui vient de passer, mais qu'est-ce que j'ai fait Quels ont été mes accomplissements auprès d'Allah au cours de cette année Et qu'est-ce que j'ai fait aussi de, de mal Est-ce que mon comportement mes akhlaq Est-ce qu'il s'améliore ou il s'empire Il se détériore S'il si se détériore, c'est à cause de quoi exactement Est-ce qu'il y a des raisons particulières Est-ce que mon iman, il monte Ou bien, il baisse en général Est-ce que mes connaissances sur l'islam, dans la religion d'Allah Azzawajal, est-ce que j'augmente dans ma certitude, dans mon yakin et dans mes connaissances et ainsi de suite Est-ce que je fais les pratiques maintenant de façon plus, euh, plus maîtrisée d'un côté connaissances Ou bien, mon islam, il est de plus, de plus en plus quoi dispersé. Vous connaissez, ça, ça, ça existe beaucoup de nos jours, surtout les jeunes. sauter le fameux, sauter du coq à l'âme. Okay? À, chaque, à chaque trois mois, il est sur un nouveau madhab, une nouvelle croyance, une nouvelle façon de voir les choses, et ainsi de suite. Okay? Il a trouvé tel shir, très intéressant. Il faut l'écouter beaucoup, lui. Okay? Mais après trois mois, non, tout ce qu'il disait, c'était faux, parce que je viens de lire un article comme quoi l'islam, c'est pas vraiment ça. Okay? Et à chaque fois, il est toujours en train de changer. Toujours en train de changer. Donc là, c'est un... C'est un mauvais signe, si moi je vais changer 20 fois au cours de ma vie, ça veut dire que c'est presque aléatoire, le jour où je vais mourir si je meurs sur quelque chose comme ça je, ça veut dire que j'ai une chance sur 20 pour que je meure sur le vrai islam okay? donc ça veut dire que j'ai un problème ici de yaqim de certitude, un manque de, de référence je dois demander à Allah Azza wa me de me guider, je dois revenir aux sources et étudier l'islam de façon méthodique, de la façon la plus simple et bâtir sur les les fondements Alltså dessutom. Don, det här ska jag föra del av berättelsen. Den där Dici, han går in i det här också. Den där Dici säger Allah från behovet av ägodelse och Allah. subhanahu wa ta'ala? Så de lui obéir et de ne pas lui désobéir. C'est clair. De l'adorer sans, sans lui associer d'autres partenaires et cela implique l'obligation de lui obéir et l'interdiction de lui désobéir. Ça c'est ce que Allah Azza wa il veut de moi. Est-ce que Allah Azza wa il veut de moi que je m'auto-détruise? Non. Est-ce que Allah Azza wa il veut de moi que je vive triste? Non. Est-ce que Allah Azzawadil, il veut de moi que j'ai une vie pauvre? Est-ce que Allah il veut de moi que je sois pauvre, que je ne profite pas de la vie? Non. Ok? Allah, il faut savoir ce que Allah Azzawadil, il veut de toi. Ce que Allah Azzawadil, il veut de toi, comment est-ce qu'on le connaît? La révélation, c'est pour ça Allah Azawajal a envoyé des prophètes, ok? Il a envoyé des prophètes, des prophètes qui ont un message très très clairs. مَعَ الْرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ c'est un message très très clair qui vient d'Allah Azawajal. Il n'y a pas, Allah Azawajal nous a pas laissé d'excuses ici, de vide dans lequel on a des doutes. Est-ce que vraiment il faut C'est si Allah Azawajal veut ça ou bien il veut pas ça, ok? Allah Azawajal a envoyé un message très très clair. Les grandes obligations de l'islam elles sont claires, les grandes interdictions de l'islam elles sont elles sont claires. C'est ça qui doit être mon principal souci de remplir mes obligations vers Allah Azawajal. Wa bi laka <t 'es -t 'es> et entre ce qui est pour toi, qu'est-ce qui est pour toi? Fala di laka huwa al mubahu. Faleika hakun wa laka hakun fa adi ma malak donc il dit ici il y a ce qui est sur moi les obligations il y a ce qui est pour moi mes droits que Allah Azza wa m'a accordé Allah Azza wa m'a accordé des droits dans l'au-delà quels sont ces droits dans l'au-delà que Allah Azza wa nous accorde la justice avant tout Ok, donc Allah Azza wa nous a donné le droit de la qiyamah À la justice, à être jugé selon nos œuvres. C'est tout. On ne porte pas les fardeaux des autres. Allah Azza wa n'invente aucune preuve contre nous. إِنَّمَا هِيَا أَعْمَالُكُمْ وَفِيْهَا لَكُمْ أو كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِهِ Ça va être nos œuvres. C'est tr très simple. Il n'y a rien de compliqué. Okay? Ce n'est pas comme dans la dunya. Dans la dunya, les gens parfois sont jugés par la chubha, par... Euh, comment on dit la chubha ici c'est pas vraiment les apparences c'est euh, le soupçon Excuse-moi. c'est pas un soupçon jugé par association parce qu'il est l'ami de tel autre chose dans l'akhirat tu es jugé pour des Allah Azza wa Jal te juge pour tes actions et pour tes actions qui sont claires que tu as fait de façon volontaire Allah Azza wa Jal il pardonne les erreurs involontaires Allah Azza wa Jal il pardonne aussi l'oubli et Allah Azza wa Jal jusqu'à une certaine limite il pardonne aussi l'ignorance un certain niveau d'ignorance qui est raisonnable et qui est acceptable. Allah Azza aussi dans l'akhira, il a donné le droit à quoi à Que celui qui l'adore et qui lui obéit, sans lui associer d'autres partenaires, Allah Azza lui a donné le droit d'entrer au paradis. Ça c'est dans l'akhira. Dans la dunya, quels sont les droits que Allah Azza wa nous a accordés Les droits, pas les, pas les devoirs. Allah t'a donné des obligations et t'a donné des choses pour toi, des droits. Sanctité de la vie. De la vie. Donc ça c'est des droits en général humains, mais pour, pour toi en tant que croyant, pour toi personnellement. C'est le mubah, Qu'est-ce que c'est le halal Ce qui est licite, c'est ce qu'Allah Azza wa t'a accordé comme, comme droit. C'est à toi. Tu n'as pas à ton vouloir parce que tu as pris quelque chose de...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 Demande à ta famille de faire la salade Sois patient, endurant dans l'établissement de la salade On ne te demande pas de rizq On te donne le rizq La richesse c'est Allah Azza wa qui la donne Vous voyez ici comment -ce que Allah Azza wa Jal a mis le lien entre quoi La salade et le, et le rizq Dans cette ayah l'obligation c'est quoi Ce qui est sur moi C'est de faire la salade Ce qui est pour moi c'est le, le rizq Et là c'est le problème de plusieurs personnes Ils ne font pas la salade Parce qu'ils disent « Si je fais la salade, j'aurai pas le temps pour chercher le, le rizq. » Mais là, tu viens d'inverser le système. C'est normal que ça, ni ton din ne fonctionne, ni ta dunya ne, ne fonctionne bien et que tout l'argent que tu te fais, tu le fais en désobéissant à Allah, Zauda, la chose la plus grave. Tu ne fais pas la salade. Bien sûr, il n'y aura pas de baraka, il n'y aura pas de bien. Tu perds la akhira et tu perds aussi la, la Dunia. Fais ton devoir. Après ça, vie normale dans la dounia dans le cadre du halal et Allah azza wa il va te donner ce qu'il t'a promis et ce à quoi toi tu t'attends et beaucoup plus que cela Allah azza wa akramul akramin il est le plus généreux OK toujours celui qui craint de ne pas avoir le rizq s'il fait quelque chose de bien rappelez-vous toujours de ça celui qui craint de pas avoir le rizq ne pas gagner s'il fait le bien s'il obéit à Allah azza wa la réalité c'est que il a un grand manquement dans sa croyance en Allah même si lui il te dit habituellement euh, habituellement l'argument qui est utilisé le plus c'est quoi je ne fais pas la prière parce que Allah il sait que moi j'ai beaucoup de choses j'ai beaucoup de responsabilités dans la vie mais mais mais Allah il est Miséricordieux, il est bon. Okay? Il est bon, il est généreux, subhanahu wa ta'ala. Si tu sais qu'Allah, Azza wa il est bon, et il est généreux, et il est miséricordieux. <messant> Moi, si je fais affaire avec quelqu'un qui est très riche et qui est très, très généreux, il donne même à des personnes qui ne demandent rien. Il, de, il, il donne, il leur donne, il leur donne, il leur donne. Et qu'un jour, il me demande un petit service. Il me dit, viens, j'ai besoin que tu fasses telle chose pendant cinq minutes. Et que moi je veux dire, mais si je fais cinq minutes, qu'est-ce que je vais gagner avec lui Il y a un problème ici. Au contraire, moi je sais déjà, il est très généreux. Cinq minutes je vais faire parce que je sais qu'il va me donner beaucoup de choses après, des cadeaux, cadeau, cadeau, cadeau. Bien sûr, ça les gens de la n'en a pas besoin, pas besoin de eux. Mais Allah azawajalla, si tu crois vraiment, il daterh siloufna billah, si tu ne penses que du bien wa l'azawajalla, tu penses vraiment que Allah il est bon, il est généreux, il est miséricordieux, subhanahu wa taala. Alors fais ce que Allah t'a demandé de faire et ne t'inquiète même pas de ce que tu vas recevoir parce que le bien auquel toi tu t'attends Allah Azzawajal va te donner adhaf, des multiples, mais quoi par contre là, le seul détail important ici c'est que le bien que Allah il va te donner il va venir à travers les portes que Allah va choisir, pas les portes que moi je choisis je n'impose pas à Allah Azzawajal comment est-ce que le risque il va il va venir C'est clair, c'est Allah Azza wa qui me donne le reste comme il veut. Je vous ai raconté l'histoire, la petite histoire l'autre fois qui m'est qui m'est arrivée avec le frère, celui qui a donné une sadaqa lors de la la la la la levée de fonds. Non, Ça c'est ça c'est arrivé à peine il y a de cela un mois, OK Il y avait une levée de fonds. Ici à Montréal, une activité de levée de fonds pour pour aider les pauvres, pour les pauvres et ainsi de suite. J'étais parti à cette activité, j'étais sur la même table avec quatre ou cinq frères que je connais personnellement. Et honnêtement, moi et les frères, on n'était pas venus pour la levée de fond en tant que tels. Wa alaykoum salam wa Les frères qui étaient avec moi, ils étaient venus parce qu'ils voulaient parler aux organisateurs de cette levée de fond d'un autre projet, d'un masjid, rien à voir. Donc les frères ne sont pas venus avec l'intention, on est venus ici pour faire un don ce soir et ainsi de suite. Donc là, on était assis sur la table et là bien sûr il y a un shir qui fait la levée de foi qui encourage les gens à faire des dents comme habituellement et leur mentionne le très fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wasallam attribué au prophète sallallahu alayhi wasallam, ainsi que des ayats dans le coran le sens général qui est le commun entre tous ceux-là c'est quoi c'est que si tu donnes l'argent comme sadaqa, qu'est-ce qui arrive tu ne vas rien perdre ta richesse ne va pas diminuer Et là, le cher, bien sûr, il explique, que ce n'est pas nécessairement de façon, dans le calcul que tu donnes, ça peut être comme ça, ça peut être d'une autre façon. Okay? Ça, On le connaît, les, les ma'anis, ce, ce genre de sens, on les entend toujours dans le hath. Alors, ça l'encouragement pour faire la sadhaka. Il y a un frère que je connais personnellement qui était assis devant moi, c'était la prochaine personne. Là, avec le temps, il lève sa main, quelqu'un lui amène, il je pense que c'était un machine interac, autre chose, il fait, il fait un don, Allah ou ta'ala, entre entre je ne connais pas le montant, je n'ai pas demandé. Bon. Là, à peine quelques instants après, on est en train d'attendre la nourriture qui arrive, c'est la fin de la levée de fond, ils vont servir la nourriture, bien sûr, là, de nos jours, beaucoup de personnes prennent leur téléphone, certaines personnes se parlent, d'autres sont sur leur téléphone. Là, le frère, il est devant moi, il ouvre son téléphone et il vérifie ses emails. Et il y a un email qui arrive tout de suite. Une compagnie avec laquelle lui, il travaille, il transige, il fait le commerce, et qui reçoit un email, surprise comme ça, on vous rembourse 1000 dollars. Il dit, tu vois, chez il a dit, que le prophète Sassumi a dit, j'ai fait une sadaqa, tout de suite, l'argent, il est, il est rentré. C'est clair, on ne choisit pas les portes par lesquelles ça va rentrer. Ça peut rentrer par un email, ça peut rentrer par je ne sais pas quoi. Même un frère, la semaine dernière, il n'est pas ici je pense, un frère la semaine dernière, il m'a parlé d'une situation semblable qui lui est personnellement arrivée. Mais en bref, ne, ne te soucie pas du risque et des gains ainsi de suite. Fais ce qu'Allah Azzawajal il aime que tu fasses. Allah Azzawajal, il, est, il va te donner ton droit subhanahu wa ta'ala. Alors là, le petit détail important, c'est ce qui va venir maintenant. Och många människor gör många av det som är deras skyldighet, vad som är deras del, så de är förvirrade mellan att göra något och att lämna det. Så han säger här att det finns många som de många människor som de att qui ne sont pas capables de connaître ce qui est vraiment leur, leur devoir et qu'il y a certaines choses qui sont leur devoir envers Allah Azza wa Jal et qu'eux, ils pensent que c'est tout simplement quoi Un droit. C'est libre à eux de les faire ou bien de ne pas les faire. Et dans ce sens, ils hésitent. Comme, par exemple, il y a des gens euh, si on parle de la zakat, zakat, ou si on parle de la sadaqa obligatoire, il y a quelqu'un Il y a mon voisin qui est musulman, qui est pauvre, qui est très pauvre. Et moi, je suis très riche. Et je sais qu'il est pauvre et qu'il souffre qu'il n'a pas de quoi, de quoi vivre. Surtout s'il a un handicap ou c'est une femme veuve ou autre chose. Et que moi, parfois, je vais me demander comme question est-ce que je devrais l'aider Est-ce que je devrais le faire cette fois ou laisser ça pour une autre fois Et si je vais l'aider, je vais me dire à la fin, je viens de faire quelque chose d'exceptionnel, de spécial. Je viens d'aider. Vous comprenez Je l'ai aidé. Ce que je ne réalise pas ici, c'est qu'en réalité, je me suis aidé moi-même. C'est parce que j'ai fait mon devoir. J'ai fait mon travail pour ne pas être dans le trouble, pour ne pas être dans les problèmes. Donc l'importance ici de saisir que lorsque quelque chose est mon devoir, je le fais et je dis « Alhamdoulilah » et qu'Allah Azza il l'accepte. Je ne le fais pas et je dis comme si j'ai fait quelque chose de plus. Vous comprenez La même chose que ce soit pour As-Salat, que ce soit pour As-Siyam, que ce soit pour, pour plus autres choses. Il y a plein de choses que les gens pensent que ça c'est un plus, que s'ils les font c'est un plus. Non, lorsque quelque chose est une obligation dans la religion d'Allah Azzawajal, je l'ai fait et je l'ai fait malgré moi. Et Allah Azzawajal, il est tellement reconnaissant, miséricordieux qu'il va me récompenser pour cela, même si c'est mon... Mon obligation. Comme c'est, si, comme la, la fameuse question du bénévolat. Du bénévolat. Ok, bénévolat. Donc, bénévolat dans l'islam, il y a des choses que lorsqu'on demande est-ce qu'il y a des bénévoles, parfois c'est obligatoire d'être un, un bénévole. C'est parce qu'il y a du bénévolat parfois qui touche à certaines obligations de l'islam. Comme, je cite ici un exemple, il y, a, il y a un lieu dans lequel parfois je faisais khotbatul du Moa, il y a cela quelques années. Et là, ce n'était pas un mesdite en tant que tel, c'était une salle que les musulmans, qu'un groupe de musulmans, ils louaient et ainsi de suite. Et là, il y avait beaucoup, des centaines de personnes. Donc là, il fallait mettre à chaque du Moa, installer les tapis. Vous pouvez imaginer, c'est beaucoup de travail ça, installer les tapis, et à la fin de la du Moa, faire quoi Enlever les tapis. C'est lourd, c'est fatigant, c'est les deux ou trois frères qui devaient faire ça à chaque fois, c'est beaucoup de travail pour eux. Mais là, devinez que, très souvent, ils appelaient à la fin de Jumu'a, dès qu'on termine la Jumu'a, ils faisaient l'annonce. On a besoin de volontaires pour nous aider à, faire, à refermer les tapis. Et là, tout le monde part. Mais là, si tout le monde part, croyez-moi, même ces personnes-là qui ben, se retrouvent à faire ce travail tout seuls, peut-être qu'ils se plaignent auprès d'Allah, qu'il y a des musulmans qui ne font pas leur obligations. Parce que si vous savez que c'est une obligation de faire salat al-jumu'ah et que vous euh, vous demandez vous attendiez qu'il y ait des tapis ainsi de suite pour qu'il n'y ait pas de najasa ou autre chose, eh bien sachez que c'est l'obligation de la communauté en tant que telle de faire le travail c'est pas l'obligation telle et telle de toujours être celui qui, qui porte des poids donc être un bénévole c'est pas toujours ça veut pas toujours que je viens de faire quelque chose de plus. Parfois je suis bénévole mais pour remplir une obligation envers Allah subhanahu wa ta'ala وبإذراء هؤلاء من يرى كثيرا مما له فعله وتركه من قسم ما عليه فعله أو تركه le contraire est aussi vrai regardez comment ce cheytan il essaie de cibler chaque personne avec une stratégie qui marche le plus avec elle. il dit il y a d'autres personnes c'est le contraire il y a des choses qu'Allah Azza wa Jalla leur a accordé comme des droits et que eux, ils perçoivent qu'ils ont une obligations à s'éloigner de ces choses-là. Feyata'abbadu bil tark ma lahu fi'luhu wa Alors là, il y a des personnes qui pensent être de bons croyants se rapprocher d'Allah Azza wa de plus s'ils ne font pas certaines choses. Malgré que ces choses-là, Allah Azzawajal leur a accordé que c'est à vous, c'est votre droit. Comme quoi, les personnes qui disent que moi, si je ne vais pas me marier, je vais être plus pieux. Celui qui dit, moi, si je ne si mange pas de la viande, je ne mange pas de fruits, je ne vais pas manger le luxe, je vais toujours manger le strict minimum pour rester en vie. Je vais être encore meilleur et plus proche d'Allah Azzawajal. Qu'est-ce qu'il vient de faire, lui Bid'a Bida'a, très bien. Il prétend qu'il est meilleur que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de par son état, barakallahu fiqh. Et il vient de perdre son temps aussi. Okay? Il, vient, il vient de souffrir pour rien du tout. Tu souffres pour rien du tout. En passant, est-ce que, est que la souffrance est meilleure en islam Est-ce que les, les, les, euh, les actions les plus dures sont les plus meilleures auprès d'Allah, azzawajal Pas nécessairement, ok Pas nécessairement. Oui, la règle, elle dit quoi elle dit la règle en islam elle dit que le plus que l'action est dure, le plus que la récompense sera grande mais cette règle là elle s'applique seulement aux actions qui de par leur nature elles sont dures c'est pas lorsque Allah te donne deux actions, deux alternatives il y a deux possibilités à faire je peux faire le houdou avec l'eau tiède il fait froid, je peux faire le houdou avec l'eau tiède j'ai l'eau tiède, je peux me permettre pas, elle n'existe pas Mais je vais me dire non, je vais pas le faire le woudou avec l'eau tiède, qu'est-ce que je vais faire Le woudou avec l'eau le froide pour que le woudou ça doit devenir une souffrance plus grande et que Allah Azza wa Jalla donne plus grande récompense. Tu es en train de souffrir pour rien, tu perds ton temps. Vous comprenez C'est clair. Donc là, la récompense elle est plus grande seulement si l'action de par sa nature elle est plus dure. Mais si Allah nous a donné une autre option qui est plus facile, qui fait le même travail, alors le prophète dans sa soudna, qu'est-ce qu'il a été mentionné dans le hadith Le hadith, écoutez bien le hadith, ça nous aide dans nos décisions, la prise de décision, décider comme le prophète soudna décidait Alors il dit le hadith authentique, à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il devait faire un choix entre deux options, il privilégiait toujours l'option la plus facile, sauf si elle était quelque chose de haram. C'est clair Toujours, Allah la facilité pour nous, tant que ce qui est facile n'est pas bien sûr interdit, n'est pas clairement haram dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors tout cela bien sûr c'est interdit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rejeté L'action de ces personnes-là qui ne voulaient pas manger, voulaient toujours jeûner. Celui qui ne voulait pas se marier, voulait toujours rester célibataire en pensant se rapprocher d'Allah Azzawajal. Et celui qui ne voulait pas quoi Troisième exemple. ne voulait pas dormir, il voulait toujours faire la prière de la nuit. Donc si quelqu'un dit « Non, moi je ne vais pas dormir, je suis très, je suis très, je suis très fatigué, mais je ne vais pas dormir ». Je vais souffrir encore plus, faire plus de do'a, même si je suis très fatigué. Parce que je vais me rapprocher d'Allah Azzawajal. Non, tu ne te rapproches pas d'Allah Azzawajal. La sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu fais la salat la nuit, tant que tu es capable de le faire, si tu vois vraiment que tu es épuisé, va dormir, et de un, pour t'assurer, de te réveiller pour salat al-fajr, qui est plus importante, et de, idéalement, bien sûr, si tu es capable, de te réveiller plus tard, avant salat al-fajr, pour faire une salat avec plus d'énergie. Oui, achi. Alors, ce partage va nous imposer à nous des contraintes. À ce moment-là, euh, il y a deux options de soins de garde pour le programme. Si ça, même si tu sais que tu en auras besoin, euh, c'est correct. Et en même temps que de d'imposer aussi cette contrainte supplémentaire que tu sais que ça va être les... bon. Tiens, bonne bonne question. Regarde, la question d'aider le voisin. Ok, la question d'aider mon voisin, aider mon prochain, aider mon frère lorsqu'il est dans la difficulté financière. Et que moi aussi, je suis limite, limite. Le frère, il dit, qu'est-ce qu'il y est, qu est qui en est si moi je l'aide et que moi je vais aussi être dans la, dans la contrainte. Okay? donc Ça, ça dépend bien sûr du niveau de contrainte dans lequel je vais me trouver. Si je vais être comme lui, je vais devenir pauvre moi aussi. Non, il n'y a rien qui m'oblige dans l'islam de le faire. Donc, j'ai l'obligation de partager dès que j'ai Quelque chose qui dépasse mes besoins. C'est clair. Quelques... Dès que je rentre dans un peu le luxe, c'est que vraiment mon frère, il n'y a personne qui l'aide, qui souffre et que je suis le premier concerné, je devrais l'aider. Mais encore une fois, il y a la théorie, il y a la pratique. La pratique de nos jours, c'est qu'il n'y a personne qui vit, à ma connaissance ici, il n'y a personne qui vit comme dans le temps des sahaba okay? Il n'y a personne qui dit, moi j'ai deux dates à la maison, c'est tout ce que j'ai. Donc là, il faut vraiment faire le calcul. Est-ce que je partage la date avec la famille, ma famille, qui sont mes voisins, parce que si je la partage, on aura une date et demie à se partager à la maison, ok Il n'y a rien qui dit en islam, tu dois combler tout le besoin de ton frère. Mais même si je suis un, même si un peu serré, don... est-ce que je peux pas l'aider avec 10 dollars Je ne peux pas lui donner 10 dollars Si je peux Si je peux faire un 10 dollars, même si je travaille au salaire minimum, si je peux moi l'aider avec un 10 dollars, et demain faire une heure supplémentaire pour remplacer le 10 dollars, c'est clair Je ne peux pas dire, je peux peut-être 5. Je peux l'aider avec une banane, avec n'importe quoi. Mais à ma connaissance, il n'y a personne aujourd'hui qui est vraiment là. Il dit, si je donne 1$ comme sadaqah, fini. Je vais être vraiment dans le trouble. C'est clair Donc, On fait toujours de, de notre mieux, oui. Oui, c'est la même chose. OK, c'est la même chose sauf bien sûr pour la zakat. La zakat, si on parle de la zakat, c'est seulement pour le musulman. C'est seulement pour le musulman. Right? Wadhah? Na. Euh, طيب. Wa wa w min tamam hada al-tamyiz an ya'lam anna ridha al-'abd bi-ta'atihi dalil 'ala husn dhanni bi-nafsihi. Un autre point ici qui nous enseigne Imam Ibn Al-Qayyim ta'ala, c'est que si tu te sens confortable et fier de ta bonne œuvre, Alors ça, c'est un signe que tu penses du bien de toi-même. Penser du, toi, du bien de toi-même, est-ce que c'est bien Oui. Pourquoi oui Parce que moi, que que du mal, On ne dit pas nécessairement tu penses du mal de toi-même, ok C'est une balance à faire ici. Regardez, si on prend, encore une fois, la fameuse confiance en soi comme aujourd'hui j'étais en train de lire un hadith très intéressant du prophète sallallahu alayhi wasallam dans le dua du prophète sallallahu alayhi C'est même rapporté par certains ulama authentifié par certains savants aussi c'est que inna ka takilni ila nafsi tarfata'i il dit Allah azawajal si tu me laisses à moi-même pour l'instant égal à un clin d'œil, takilni ila tu vas me laisser à quoi à de la faiblesse, da'afin Wa awratin defaille, un manquement, وذنب, et un péché. اللهم إني لا أثق إلا برحمتك. Oh Allah, je n'ai confiance qu'en ta miséricorde. C'est clair. Donc, remplaçant ce «j'ai confiance en moi-même » avec «j'ai confiance en Allah Azzaud ». Les savants sont quasi unanimes que le musulman ne doit pas penser du bien de soi-même. C'est quoi ne pas penser, c'est pas détruire soi-même, parle pas de ça. C'est de toujours rester sur ses gardes parce que an-nafs, l'ego, le soi, comment est-ce qu'il est décrit dans le Coran? Inna illa rabbi. C'est clair? Nafs al-ordon beaucoup le mal. An-nafs de l'être humain, innahu kana zaluman jehula. L'être humain à la base, c'est sa nature. Il est d'alou, mais il est très injuste, très biaisé, et il est très ignorant. Ce qu'il ne connaît pas est plus grand que ce qu'il connaît. On se pense être instruit, on pense connaître beaucoup de choses. On pense, on pense être des connaisseurs. Mais en réalité, lorsqu'on arrive à cette conclusion, c'est parce qu'on s'est comparé à d'autres êtres humains, comme nous qui sommes moins connaisseurs. Vous voyez Prenons l'exemple d'un enfant. Si vous êtes parent, vous avez un enfant. Tu es le père ou tu es la mère et vous avez un enfant. Votre enfant de 4 ans aimerait faire beaucoup de choses, insiste à faire beaucoup de choses, qu'on le laisse faire beaucoup de choses, qu'on lui donne beaucoup de choses. Est-ce que vous allez tout lui donner, dire oui à tout Non, parce que vous savez très bien que cet enfant-là, eh bien, il ne voit pas très loin. Il n'a pas encore le niveau qui lui permet de voir très loin, et de voir l'awaqib, les conséquences, que certaines actions ont des conséquences quoi Grave, que vous pouvez comprendre en tant que parent, mais que l'enfant ne peut pas comprendre. C'est clair L'enfant ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que jouer avec la prise électrique, c'est mauvais. Ça a juste l'air d'être quelque chose de beau et d'attrayant, un petit jouet comme ça, avec, ok L'enfant ne peut pas saisir ça. Le parent, mais en réalité, si on, est, si on élargit notre, euh, notre champ d'analyse ou bien de perception, on va réaliser qu'en réalité, on est tous comme des enfants. Vous comprenez On est tous comme des enfants. Et que tellement, très souvent, on veut des choses et on insiste à faire des choses et qu'à la fin, qu'est-ce qui arrive c'est pas la bonne chose pour nous quand on le réalise avant que ça ne fonctionne pas ou quand on le réalise un peu plus tard ou trop tard qui pourrait nous citer un exemple non excellent ça va arriver dans, dans un petit il va nous mentionner quelque chose un autre exemple encore plus plus large, qui, qui touche à, à des millions de personnes. Exemple classique. De nos jours, c'est l'un des fléaux de la société en, en Amérique du Nord. On peut dire que c'est un fléau. Le divorce. Le divorce, c'est quoi C'est quoi le divorce Comment définir un divorce hmm? rupture. Mais pourquoi la rupture Est-ce que c'est une rupture forcée Est-ce que quelqu'un est venu de l'extérieur et l'a dit « Vous devez rompre votre mariage ?» C'est l'échec d'une relation, ok Ce n'est pas nécessairement l'échec des personnes, mais c'est du moins qu'on peut dire que c'est l'échec d'une relation entre deux personnes. Peut-être qu'il y a certaines exceptions, mais la majorité de ces personnes, est-ce que quelqu'un les a forcées à être ensemble Non. non. Bien le contraire, La majorité de ces cas-là, avant le divorce, quelques années avant, ils se sont mariés. Comment est-ce qu'ils se sont mariés Ils étaient très amoureux. Vous comprenez Pas amoureux seulement. Ils, ils tenaient à cette personne. Chacun des deux tenait à cette personne. Peut-être ils ont fait des sacrifices. Peut-être ils ont coupé des liens de famille. Ils, ont, ils se sont fait des ennemis à cause de ça. Ils ont perdu de l'argent. Ils étaient tellement décidés. Mais la conséquence, quelques années plus tard, c'est quoi C'est que certains parmi eux ont le plus grand regret. Certains, bien sûr, ceux qui surtout ceux qui ne croient pas en Allah, au la du prophète, le Qadr, d'autres gens, certains vont maudire le mariage. C'est clair C'est vrai ou non On le connaît dans cette société, c'est clair Donc ça, ça nous donne un exemple qui nous illustre comment est-ce que l'être humain, sa vision est très... Limité. Il ne faut jamais penser du bien de, de soi-même. On peut penser du bien, tu me dis, je vois des améliorations. Non, si je vois des améliorations, je fais quoi Je dis « Alhamdulillah ». Ça, c'est comme dans le hadith, même le jour dernier. « Innamahi a'amalukum » On a dit tout à l'heure le hadith. « Faman wajada khayran » Faliyahmadillah Allah azza wa celui qui trouve dans ses actions du bien alors qu'il dit Alhamdulillah. c'est pour ça les gens du paradis ils vont pas dire on est entré au paradis on a travaillé fort les amis OK ils vont pas dire aux gens de de l'enfer jahannam vous savez, voyez on a travaillé très fort on était des personnes de forte volonté on avait confiance en nos capacités de pouvoir arriver à notre objectif d'entrer le jannah non ils vont dire qalu alhamdullahi alla de saker som vi har fått är från Allah. Alla de saker som vi har fått är från Allah. Alla de notre som vi har fått är från Allah. Alla de saker som vi har fått är från Allah. Alla de saker som vi har fått är från Allah. Alla de saker som vi har fått är från Allah. Alla de saker de eux-mêmes. vi har fått J'ai bien travaillé finalement, j'ai eu mon diplôme, je suis entré le Jannah, vous comprenez Donc, non, on ne pense pas du bien de soi-même et tu ne perds rien, ok Parce que là, attention, on n'est pas en train de jeter ça dans le vide. On jette ça dans le contexte de quoi De, de l'aqida. Okay si on va jeter ça à l'extérieur, on sort, on dit aux gens, il ne faut, faut pas penser du bien de toi-même, les gens vont, vont être frustrés, choqués, ok Parce qu'il leur reste quoi Mais toi, le mu'min, qu'est-ce que tu as à la place Tu as Allah Azza wa tu penses du bien d'Allah Azza wa Ok? tu ne penses pas du bien de toi-même, tu penses du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah Azza wa qui te protège, comme on a dit, même le prophète, il demandait à Allah, ne me laisse pas à moi-même, ne serait-ce que pendant quoi Un clin d'œil. Qui ici serait intéressé à prendre le défi Le défi suivant qu'on te donne la responsabilité de gérer l'intérieur de ton corps pendant les cinq prochaines minutes. Tu dois gérer les battements de ton cœur, tu dois gérer tes cellules à l'intérieur, ton processus digestif lorsque tu vas manger pendant cinq minutes. Qui accepterait le, le défi Personne ne le ferait. Quatre minutes, Quatre minutes? Non. Même pas une seconde. Parce que tout ne bat que par la volonté d'Allah Azza wa Tout fonctionne par... On ne connaît même pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Okay? On ne connaît pas. C'est pour ça, parfois, quelqu'un a des doutes, il va voir le médecin. Là, il faut faire des tests. Parfois, même les tests ne révèlent pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur vraiment. Donc, tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Il dit « si yatawalladu minhuma ridahu bita'atihi » Celui qui pense du bien de soi-même, ça va faire en sorte qu'il va être pleinement satisfait de ses bonnes œuvres. Et tu es tolle min al-ujbi wal-kibri wal-afat. Qu'est-ce qui va en résulter de cela des maladies du cœur Rappelons toujours que les maladies du cœur elles sont plus graves que les que les péchés majeurs. Ça c'est les ulama qui ont mentionné cela. Je ne l'ai pas inventé. Alors parmi cela, qu'est-ce qu'il y a L'arrogance, le kibri le leur, la fierté excessive. Voyez, que quelqu'un va se penser trop bien. Alors il dit ici, ce qui peut être plus grave que les péchés majeurs comme le zina, fornication et comme boire l'alcool. Vous comprenez Voyez Donc, c'est grave. Pourquoi Parce que la personne... C'est pour ça qu'on a dans des hadiths, il y a des gens qui lisent des hadiths, mais ils ne comprennent pas ces hadiths. On a des hadiths dans lesquels ça nous parle d'une personne qui a commis un péché majeur, qui avait de très mauvais, de très mauvaises actions et qui est entrée au paradis. C'est vrai ou non On a des hadiths là-dessus ou non Allah Azza wa lui a pardonné à entrer au paradis. Et on a d'autres hadiths dans lesquels ça nous parle de quoi Alim, un savant qui est entré en enfer. Ça nous parle d'un martyr, Shahid, qui est entré en, en enfer. Alors, il y a des gens, il beaucoup de personnes ne comprennent pas ces hadiths. Et vont dire, ah, tu vois, alors ce qui compte pour Allah, ce qui est dans le cœur, ce n'est pas les actions, les actions. Non, ce n'est pas ça le sens de ces, de ces textes. Le sens de ces textes-là, c'est que les actions, ce qu'il y a comme maladie du cœur, peuvent être très graves. Et que dans certaines situations, quelqu'un fait des bonnes œuvres mais n'est pas vraiment sincère ou il pense faire un bien Allah Azza wa Jal quoi soit qu'il avait l'intention ou bien la personne normale peut-être quelqu'un comme les ulama ils disent quelqu'un peut être tout seul et il fait l'ostentation il fait ria. Il n'y a personne qui connaît ses actions mais il ne fait rien vous comprenez quelqu'un, frère il a parlé quelqu'un va faire 3 heures de prière la nuit après ça il va dire jour de semaine Moi, je travaille demain. Et je suis fatigué. Je fais Kyamulai. Et il fait très froid cette nuit. Tout le monde est en train de dormir. S'il savait, s'il pouvait me voir. Il est en train de se dire ça dans, dans sa tête. Okay? Il le trouve, ça c'est rien en étant tout seul. Ostentation en étant tout seul. Et ça, ça peut parfois être... Aussi mal, à un certain degré, bien sûr, ce n'est pas si ça arrive une fois, okay, mais si ça, devient, si ça devient une habitude, une maladie, parce que ça peut arriver une fois, c'est normal, c'est shaitan, il est l'être humain, il est faible, yallah Allah il pardonne, incha'Allah ta'ala, ce genre, mais il y des erreurs. Mais si ça devient l'habitude de la personne, vraiment, elle a un portrait tellement important de soi-même dans son cœur, qu'il est trop bon et qu'il est telle chose telle chose auprès d'Allah Azza wa Jalla et qu'il est parmi les meilleurs et tout alors auprès d'Allah Azza wa Jalla ça peut être parmi moḥbata tūl amal ça peut détruire ses actions auprès d'Allah Subhanahu wa Taala parce qu'Allah Azza wa n'a pas besoin de nos de nos actions alors la règle générale c'est quoi c'est que le croyant toujours il fait des bonnes œuvres et il les oublie c'est clair fait des bonnes œuvres et oublie ses bonnes œuvres laisse les passer oublie les parce que si elles sont de bonnes œuvres qui acceptées par Allah Azza wa qui correspondent aux conditions ne t'en fais pas toi tu, tu vas les oublier Allah Azza wa ne va pas les les oublier et le jour dernier inchallah tu vas avoir une grosse surprise des montagnes de de bonnes œuvres donc concentre-toi concentre-toi plutôt sur le mal sur tes erreurs sur tes péchés ça tu dois pas l'oublier parce que tu vas tu pourrais payer pour cela hasanat T'en fais pas, là, Azad, il les compte et il les préserve pour toi. Il y avait une question ouais. Les affets, c'est les maladies. Les, tu euh, peux être une, une maladie. Un, un, parfois, ils utilisent ça dans le sens fléau, ok C'est une faille en quelque sorte. Afatun min, afati, nam. Il dit que les vrais croyants le plus qu'ils demandent pardon d'Allah Azzawajal, c'est quand? C'est après les bonnes œuvres. Pourquoi? Parce qu'ils réalisent que leurs bonnes œuvres sont tellement défaillantes, qu'elles ne sont pas parfaites, ils demandent le pardon d'Allah Azzawajal Alors il n'a pas inventé cela Allah Azawajal, fördär avsåg från arafat, fördär Allah är under den månliga hara. Då efter det fördär han från var han fördär människor Allah står för Allah. Allah Azawajal fördär arafat, fördär arafat. C'est le pilier, c'est le moment clé du hadj, du pèlerinage. är det stora steget. Det är det stora steget. Det är det stora steget. Det är det stora steget. C'est clair, quelqu'un qui est arafat il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait moi Je suis dans, sur un mont, j'ai rien de la dounia sur moi, rien. Je suis sous le soleil, un soleil de plan. C'est le désert, euh, c'est le sable. c'est pas si propre que comme on le connaît. Et là, je n'ai que les habits de l'Ihram Je suis en train de faire.. Toute la journée, je fais dua la azod. Mais là, tu termines, tu fais quoi Estirfa. Tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azawad al-di wal-mustaghfirina ashar ce qui font istighfar qui demande pardon d'Allah dans les ashar c'est quoi les ashar c'est la fin de la nuit juste avant fajr alors il dit al-hasan al basri madda salatuhum ila ashar ils ont prié toute la nuit et après ça à la fin de la nuit juste avant fajr ils font quoi il demande pardon d'Allah azawad wa alaykum assalam wa après des heures de salat il demande pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaikum Kana idha salama min salat istagfarathalat Le prophète sallallahu alaikum Quand il finit sa salat C'est dans la souda Quand on dit salamu alaikum Salamu alaikum Qu'est-ce qu'on dit Premier dix Stagfirullah Stagfirullah Tu viens de finir la salat Pourquoi tu dis stagfirullah Parce que tu sais que ta salat Elle était imparfait Que tu as manqué de khujur Que tu as, que tu as, que tu as Et que ta salat Comme il dit ici, si ce n'était pas que Allah Azza wa Jalla t'a demandé de la faire, tu la ferais pas parce que tu dis ça, ça mérite pas que je la présente à Allah Azza. C'est clair? Wa Donc, imaginez là le contraire. Il y a des gens qui il y a des gens qui font le mal et ne font pas la salete, font le mal clair et lorsque tu dis Ya akhi, la dit stafir la dit stafir la toi-même. Chaque croyant doit dire Starfiruna, que tu fasses le bien, que tu fasses le... Oui, ça existe, il y a des gens comme ça. Tu dis, Ahijud dit Starfiruna, Starfiruna toi-même, moi je n'ai rien fait de mal, c'est toi qui dois dire Starfiruna. Tous, n'importe quel croyant. Le prophète Sassam, il dit joyeux et celui, gagnant et celui qui le jour dernier, il va trouver sur sa Sahiva, sur son registre, quoi Beaucoup d'eux estighfar estighfar estighfar chaque fois même si on oublie toujours rappelle-toi dans ta journée tu as un petit moment libre comme ça même 3 secondes 5 secondes tu attends le, le, le bus quelque chose dès que tu te rappelles d'Allah azza wa jalla astaghfirullah astaghfirullah remplis remplis remplis remplis ça ça va grandement te servir inchallah ta'ala le jour dernier Allah azza wa jalla dit اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره Inna hukana tawab Allah Azza wa sallam Si tu vois la victoire qui arrive Il s'adresse à qui au prophète Wa al-fath conquête de la Mecca Là c'est l'accomplissement De la mission du prophète C'est la puissance La puissance on le connait tous La puissance c'est une grande Grande fitna et Plus grande que la fitna de l'argent Et que tout autre fitna C'est la fitna de la de la puissance, c'est pour ça que vous connaissez le fameux hadith des sept qui sont sous l'ombre d'Allah Azzawajal Vous connaissez ils sont, Les ulamas, les savants, ils ont dit Parmi ces personnes-là, c'est qui la meilleure personne Imam un'adid Un dirigeant juste, ok Un dirigeant juste Parce que lui, dans sa situation, lui il y a toutes les autres fitna Qui sont mentionnées dans le hadith, c'est clair Un dirigeant, il a le pouvoir Il peut faire ce qu'il veut Il a la noblesse, il a la connaissance, il a accès. Si il est juste, il a parcouru une très grande épreuve. Donc, le prophète, lorsqu'il a fait le fadh de la Mecque, comment est-ce qu'il est entré à la Mecque, le prophète Avec la tête qui est baissée, le prophète. Et il a fait la salat. Et Allah, azzawajal, lui réfère cette sourate qui dit à la fin « Fasabih bihamdi rabbika wastagfir » Il dit le tasbih hamdulillah subhanallah bihamdi demande le pardon d'Allah parce que même le prophète sallallahu même lui en tant que prophète nul ne peut adorer Allah azza comme il mérite d'être adoré même si le prophète sallallahu alayhi wa il a l'adoration humaine la plus parfaite envers Allah subhanahu wa ta'ala وذكر ولله ادر الشيخ ابي مدين ما سن لد علماء كجنه كونيبا رحمه الله ما يلمن سيما ابن القيم صب actions de ria de l'ostentation واحواله بعين الدعوه Il y a quoi Ostentation dans ça. « Wa ahwalahu » Que dans tous ces états, il y a quoi La Al-da'wah » La prétention. Vous voyez Prétentieux. Je prétends être comme cela. Je ne suis pas comme cela vraiment. « Wa akwalahu bi'ayni l'iftira » Et ces paroles, avec la perception, avec l'angle de l'iftira. « Iftira, iftira » c'est quoi C'est le mensonge en tant que terme je dis et je prétends mais il y a beaucoup de mensonges donc ici, la, vous voyez comment ce que la question ici de l'autocritique c'est quoi c'est pas seulement faire un jugement mais c'est l'autocritique de faire une critique pas mal pointue pas pour s'autodétruire attention, ça c'est là ça c'est le fine line, grande différence ici entre certains soufis qui ont pris ça à l'extrême, que la muhassaba tout ce qu'on est en train de mentionner ici c'est pour, pour détruire l'âme c'est pour prendre l'âme comme ça et Hammer it down, qui est de détruire. L'azawad ne veut pas que tu t'autodétruises, que tu euh, détruis, comme on a dit, le, le respect que tu as envers soi-même et ainsi de suite. Par contre, ce que l'azawad aime pour nous, c'est de toujours remettre en question nos nos actions. Toujours remettre en question notre sahif, hein, parce qu'on n'a pas là la, la réponse finale. Toujours re, remettre en question notre état, notre relation avec Allah Azza wa de sorte à toujours chercher à s'améliorer, et faire plus, et faire plus, et comme ça, tu ne vas avoir que des bonnes surprises, Inch'Allah, Yawm Al-Qiyam. Mais celui qui s'arrête, et qui commence à regarder qu'est-ce que j'ai fait, ça c'est un peu comme vous connaissez, on va sortir un peu de la religion, on va donner un exemple, ok Ça c'est comme les fameuses compagnies Dans le domaine, par exemple, de la technologie. Ça fait 20 ou 30 ans, il y avait des compagnies qui étaient très très connues. C'est quoi, ça fait 20 ou 30 ans IBM, Philips, hein Microsoft, ils sont encore un peu présents. OK, mais, mais des compagnies comme ça, Afwan uh, Yahoo, un peu plus récemment, okay, je suis un peu vieux, excusez-moi. Mais en tout cas... Ça, c'est des compagnies qui avaient du succès. Mais si on va lire dans leur, dans leur histoire, on va trouver que dans plusieurs de leurs cas, je ne dis pas que dans tous les cas, dans plusieurs de leurs cas, eh bien, ils avaient ce, ce roror. C'est quoi Ils étaient victimes de leur propre succès. On est maintenant les maîtres du monde, les maîtres de ce marché. Alors, il faut se contenter, s'asseoir et regarder qu'est-ce qu'on a, qu qu a fait. Mais ce qu'ils n'ont pas pu venir, c'est quoi Ils n'ont pas pu voir C'est quoi C'est <coughs> remettre en question la perfection de leur méthode, de leur solution, la pertinence devant des circonstances et un monde qui est toujours changeant. Et là, il y a d'autres qui sont petits, qui n'ont pas fait grande chose, mais qui arrivent de loin, qui arrivent et qui essaient de trouver, qui essaient de voir des trous. Et là, qui ont trouvé, après ça, tu te retrouves avec... Apple et Samsung, et des trucs. C'est la nature de la vie. Mais si on parle de nous, okay, on n'est pas dans le domaine de l'argent, autre chose. C'est notre akhirah. On a une seule akhirah. Soit tu réussis ou bien tu échoues, c'est pour cela que le croyant, toujours, il se remet en question pour toujours c'est de trouver une façon de faire mieux, de se rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala.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 Ridiculiser, barakalovic, je chercher un mot comme ça, c'est de, de ridiculiser ton frère pour son péché. De le blâmer de façon excessive. Okay? Que ça, peut-être que le fait que tu as ridiculisé ton frère pour son péché, c'est pire auprès d'Allah, plus grave que son péché. Tu étais meilleur que lui, tu es devenu pire que lui avec des paroles. Et là, ça ne veut pas dire qu'on ne, qu ne blâme pas le blâmable, qu'on ne dit pas le mot de la vérité, le qu'on ne fait pas la nasiha, le mot de, de dire la vérité, appelé vers Allah Azza wa jall. Lorsque quelqu'un fait quelque chose de mal, on lui dit que c'est mal. On le blâme pour cela. On le rappelle à la vérité, au droit chemin. Mais qui pourrait nous dire ici, c'est quoi la distinction entre les deux points Entre les deux pratiques, entre faire un conseil et entre ridiculiser. Oui. Oli är skarpa om en, men om en asa, de kommer ha mig om. Tja, men c'est quoi, c'est quoi, då i praktiken, hur man distinguerar mellan de två? Ja. Exellent. Så här finns det det punkt som ska koncentreras på handlingen, det dålig som personen har gjort, inte personen. Okej, så mål på handlingen och inte personen, för om du mål på personen, så har du förkunnat din Det är över, du har sagt att du har för alltid. Mais là, non. Tu condamnes l'action qu'il a faite. Pas, pas la personne en tant que telle. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait aussi comme la façon, la façon de passer le message. Comme quoi? ok, donc très bien, donc aussi ne pas, ne pas, normalement ne pas le faire devant tout le monde ok, sauf si c'est une erreur publique et que ça peut toucher à d'autres personnes ça c'est des exceptions, mais si c'est une erreur personnelle c'est sans, sans problème personnel eh bien tu le fais normalement dans ses hauts en privé euh, quand tu fais le rappel tu le fais pour deux, donc quand tu moques quelqu'un, c'est pour le donc ça c'est c'est de là où tout commence okay? le reste c'est des effets, c'est de là où tout commence, c'est que si tu fais un rappel tu le fais pour Allah pas pour toi celui qui fait ta'hir, qui ridiculise il le fait pour soi-même il veut il veut, il veut, il veut, euh, veut s'accomplir okay, à travers ce moment-là okay? il veut se sentir bien parce qu'il vient, il vient d'écraser quelqu'un il vient de détruire quelqu'un donc ça c'est haram, c'est grave celui qui fait un conseil il ne se voit pas comme un juge à la place d'Allah que lui tout ce qu'il peut juger c'est quoi c'est l'action parce que dans le chara c'est clair si c'est une action haram c'est haram on doit dire que c'est haram c'est Allah qui a jugé il est en train de transmettre ce que le prophète nous a appris de un et de deux aussi c'est quoi tu veux du, le bien pour ton frère tu veux pas le mal pour lui c'est clair tu veux que ton frère il soit guidé tu veux, Tu aimerais ça que ton frère, il devienne comme toi et meilleur que toi. Pas de le garder comme il est et juste de mettre ta colère sur lui. Donc ça, c'est la grosse différence entre les deux. Al-Mannan. Ahsad, naam. Al-Mannan, ici, donc, c'est, oui. Ça peut rejoindre, il y a des zones qui sont connues. Naam, Donc c'est clair, est-ce que vous voyez la différence entre les deux en celui qui fait la nasiha pour Allah et celui qui fait une semblant nasiha mais qui ridiculise. Okay? Il, y a, il y a un certain niveau après lequel, soit que la personne, tu, tu vois que la personne elle est un peu réceptive. Dès que tu vois, même lorsque tu fais une nasiha, même si la personne elle ne répond pas de façon pratique. Mais tu vois la personne elle est réceptive, qu'est-ce qu qu que tu dois faire Bah, commence à, commence à, à baisser un peu le niveau de... De la dose, ok Tu peux faire un peu bashir, Tu commences à pousser la personne vers l'action, à l'encourager, ok Mais de dire... Est-ce que tu réalises le mal que tu as fait Est-ce que tu réalises que si tu vas mourir demain Est-ce que tu réalises que ça, ça va C'est à cause de toi que tes enfants s'entraînent et c'est à cause de toi que tu vas avoir aucun avenir. Des gens comme ça n'ont aucun avenir dans la vie. Des gens comme ça ne méritent pas, des gens comme toi ne méritent pas la religion l'Islam, quelque chose. Et là, je continue. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici Je suis en train d'écraser la personne, ok Mais là, je dis « Ya akhi, la, akhra, Allah, irham nafsek. Sois miséricordieux envers toi-même. Je te donne cette nasiha pour toi. Ce n'est pas moi qui gagne, c'est pour toi. Allah Azza wa Le prophète dit tel, tel, tel. Et là, si je vois que la personne commence à être réceptive, déjà là, je peux commencer à faire baisser la dose. Si la personne est plus sévère, on peut faire monter un peu, encore une fois, sans à ridiculiser ni à chercher à détruire. Il y a l'un des califes, l'un des khulafas, l'un des, comment on appelle ça, des sultans, peut-être cela a plusieurs siècles, back in the days, quelqu'un, il est venu. Il a dit, « Ya amir al-mu'minin, j'ai un conseil à te donner. Li wa pour Allah, écoute bien. » Et il a commencé à lui dire, « Tu n'es pas juste et tu ne veux pas comme ça, comme ça. » Et il l'a fait de façon très très dure. Il a dit, « T'as fini ?» Il a dit, « Oui, j'ai fini. » Il a dit, « Écoute bien. » Allah, Azza wa il a envoyé celui qui est meilleur que toi, à celui qui est pire que moi. Il a envoyé Musa à Fir'aun. Et il lui a dit «Faqoola lahu qawlan » «La'allahu Allah Azza wa Jai a dit à Moïse, à Musa alayhisselam à Fir'aun, Fir'aun, Fir'aun ne peut pas être pire que, que nous, ok? On ne peut, peut pas être pire que Fir'aun, contraire. <rire> on ne peut pas être pire que Pharaon. C'est ça ce qu'il est en train de lui dire. Et malgré ça, Allah Azza wa Jall, a dit Dites-lui des paroles qui sont douces, pas comme ça des paroles dosées. Bien sûr, ça c'est pas toujours, qu'il okay? faut pas toujours la religion d'Allah Azza wa on la comprend en somme. C'est pour ça même dans l'histoire de Pharaon, est-ce que Moussa Salam il a gardé cette méthode douce jusqu'à la fin Non. Quelque temps plus tard, lorsqu'il a vu que Pharaon est vraiment arrogant, il est fermé il est dur là il a changé le temps Moussa alayhi salam ni la adhnuka ya fir'aoun mathboura قال لقد علمتم ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر donc notre ah ya rabna ala amwalihim washdud ala qulubihim c'est clair donc là Moussa alayhi salam il a monté le temps parfois oui si la personne elle est dure veut pas accepter le message d'Allah azza wa jal et que on voit que peut-être avec une méthode dure un peu ouvrir le cœur de cette personne sans encore une fois la ridiculiser parfois on peut le faire mais si on revient ici si tu ridiculises ton frère qu'est-ce que cela implique ça implique que je suis en train de faire mes propres louanges moi je ne suis pas comme toi c'est clair des gens comme toi ne méritent pas l'islam qu'est-ce que cela veut dire si je dis ça à quelqu'un Moi, je le mérite. C'est clair. Moi, je suis la bonne personne qui mérite l'islam. C'est à cause de gens comme toi que les musulmans, ils sont dans cet état. Ça veut dire, moi, je ne suis pas dans cet état. C'est clair. Donc, ça, c'est là un peu la différence qui est. Écoutez ça ça c'est la, la partie du iman qui est un secret entre Allah et entre les gens, c'est clair, c'est pour ça qu'on ne peut jamais juger d'un musulman de son statut auprès d'Allah, on ne peut pas juger on peut juger de son statut dans la dunya, désobéissant pas une bonne personne, il est injuste il est menteur, si c'est le cas mais on ne peut pas juger de son état entre lui et entre Allah, parce qu'il y a la partie secrète entre la personne et entre Allah, il dit ici que peut-être le fait que son péché l'a brisé il a brisé ça ça quoi son, son estime en quelque sorte entre lui et entre Allah okay. et ce que ça lui a créé à l'intérieur de lui-même comme comme euh, Humilité envers l'Allah azawajel, والizrâء على نفسه هي et l'insatisfaction envers sa propre personne, والتخلص من مرض الدعوة والكبري والعجبي. C'est un pécheur dans les péchés apparents. Par contre, cette situation-là, elle a nettoyé son cœur de d'arrogance et de fierté excessive et de l'heure le عجبي et ainsi de suite. Vous comprenez que lui, il se dit à soi-même dans son cœur, que si je meurs ce soir, je vais être dans le trouble. Ça, je le sais. Vous comprenez Alors que toi, qui penses être la bonne personne, tu dis, moi, si je meurs ce soir, j'ai plein de bonnes œuvres. Et tu penses avoir fait ton devoir. Alors, en réalité, c'est lui qui s'est plus préparé à l'akhira que toi, avec son état d'esprit. Comprenez Parce qu'il est plus réaliste. Il voit la réalité ensemble et euh, en face et il sait que la seule chose qui peut le sauver, c'est la miséricorde d'Allah Azad. Tandis que l'autre, il pense vraiment pouvoir être sauvé avec ses propres, ses propres actions. فَمَا أَقْرَبَ Il dit ici l'auteur, ce désobéissant, il est tellement proche de la miséricorde d'Allah Azad. وَمَا Et le deuxième, le premier plutôt qui est l'arrogant, qui est tellement proche de la colère d'Allah Azza de la malédiction d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa Ça c'est difficile de traduire de façon beau comme il, le ment ici l'auteur. Il dit dhanbun, un péché qui t'humilie auprès d'Allah Azza wa qui t'humilie mais qu de, ça veut dire on parle ici de, au sens que ça te rend humble ça te donne auprès d'Allah auprès d'Allah un péché est meilleur que quoi qu'une bonne œuvre qui t'élève dans ta conscience dans ta relation entre toi et entre Allah azzawajal. pas qui t'élève auprès d'Allah mais qui t'élève dans ton cœur comprenez un péché qui te réduit dans ton cœur qui réduit ta propre valeur dans ton cœur Est meilleur auprès d'Allah qu'une bonne œuvre qui fait pente de pomper de façon excessive ta valeur dans dans ton cœur. Alors il dit ici, ça c'est l'exemple le, que le frère nous a mentionné tout à l'heure. Wa inna ka antabi ta na iman. Wa tucbiha nadiman. Khairun min antabi ta qaiman. Wa tucbiha mu'ajib. Que tu passes la nuit à dormir tu n'as pas pu faire la prière de la nuit, tu t'es réveillé salat la téléphèse, tu as dit, ah, je voulais faire la prière de la nuit, mais j'étais tellement paresseux. Et que tu es tellement, tu regrettes tellement de ne pas pouvoir faire la prière de la nuit. C'est meilleur auprès de Allah que, quoi Que tu passes la nuit entière à faire la prière et que le matin, tu te lèves en étant tout content, tout fier de, de toi-même et trop heureux en quelque sorte. Euh, oui. oh. Il dit ici que tu ris en étant reconnaissant du mal que tu as fait. C'est mieux que de pleurer en étant arrogant. Vous comprenez On répète Celui qui rit Mais qui est quoi Mu'tarif C'est quoi mu'tarif Mu'tarif il est reconnaissant Il sait que Il dit moi je sais qu'Allah Azza wa Jal Peut-être il m'a préparé une punition sévère Qu'Allah Azza wa Jal me guide Il est en train de rire Mais quand même il sait que C'est pas il rit de moquerie, c'est pas ça le sens. Ça veut dire il rit, ça veut dire il est tellement dans la dounia et dans ses passions, il est en train de rire, mais il sait que il est dans le trouble. Il est meilleur que celui qui qui pleure avec ses larmes semblant de craindre d'Allah Azza wa mais que en réalité dans son cœur il est quoi Mudil. Il dit "Allah, je suis en train de t'apporter un plus." Je ne suis pas comme les autres, moi, je suis quelqu'un de spécial. Regardez, Allah, j'ai beaucoup de, beaucoup de bonnes œuvres pour toi. Vous comprenez Donc ici, c'est une question de cœur. Toujours, les actions sont reliées à leur cœur. Oui, les actions sont... Enfin, toujours, il ne faut pas comprendre ça comme on dit que c'est le cœur et c'est le... Non, les actions font partie de, de la foi, de l'Iman. Par contre, les actions dans l'islam n'ont aucune valeur sans le cœur, sans la, sans la dimension du cœur. Une action dans laquelle il n'y a pas le cœur à l'intérieur... Ça ne veut pas grand-chose auprès d'Allah Azzawadjel. C'est quoi ta question, juste milieu, en fait. Honnêtement, je ne pense pas. Selon ce que moi, je perçois les choses, que je comprends les choses, c'est qu'il n'y a pas vraiment un juste milieu. Pourquoi il n'y a pas un juste milieu C'est pas... parce que, regarde, pourquoi est-ce que Allah Azzawadjel nous a créés Pour l'adorer, ibad. C'est quoi, quoi l'ibad Dans... C'est quoi le sens de l'Ibad? C'est quoi l'adoration Dans l'islam, comment les savants ils définissent cela La pleine soumission à Allah Azza wa Jal. « Gaya tu dhulli ti al-hubb ». C'est clair Tout ce qui t'apporte... Regardez. Règle générale. Règle pour laquelle il n'y a aucune exception. Tout ce qui augmente ta soumission à Allah Azza wa Ça veut dire soit qui, fait Allah, qui augmente la valeur d'Allah Azza wa dans ton cœur ou qui réduit ta valeur par rapport à Allah Azza wa dans ton cœur. Tout ce qui fait cela, qui augmente ta soumission à Allah Azza wa et qui de l'autre côté, la deuxième condition, n'est pas contraire à la sunnah du prophète, pour ne pas entrer dans les bidah. c'est un bien. Et c'est une ribada, et c'est la bonne chose à faire. C'est clair C'est pour ça que comme on le dit, les êtres qui connaissent, le... c'est pour ça le prophète, il a dit quoi Je suis celui parmi vous, il dit, qui connaît Allah le plus. Mais remarquez, Il connaît Allah Azza le plus, il est le meilleur être humain, le meilleur prophète et Allah Azza lui a pardonné tous ses péchés. Il dit wa akhshaqu lahu et je suis celui parmi vous qui craint Allah Azza le plus. Vous comprenez Il craint Allah Subhanahu wa Ta'ala le plus, le prophète Il est le plus humble et le plus modeste pour Allah. Il n'y a personne qui peut arriver au niveau de soumission du prophète auprès d'Allah Subhanahu wa taala fi ahli ta'atihi wa ma'siyatihi asrarun la ya'lamuha illa huwa conclusion de toute cette histoire c'est allah azza wa des asrar des secrets en ce qui concerne les obéissants ainsi que, les désobéissants. que nul ne connaît à part lui, subhanahu wa ta'ala wa la yutalihuha illa ahli albasair et que c'est seulement les personnes qui ont la clairvoyance qui sont capables de voir quoi leur, leur signe pas la, pas la réalité de ses secrets, mais les signes. Un alim, quelqu'un qui est un alim, qui est un savant, clairvoyance, il peut te dire que telle personne, qu'on le voit toujours, il fait les bonnes œuvres qu'elle a, moi je crains pour lui. Pourquoi tu crains pour lui Pourquoi Il te dit « moi je crains pour son iman ». Pourquoi Il ne fait que le bien, il fait la salat, il fait beaucoup, il lit beaucoup le Coran. Mais avec la basira, il voit des signes, comme quoi il y a quelque chose de mal dans, dans le cœur. Mais le vrai secret, c'est entre la personne et entre Allah, subhanahu wa ta'ala. Et derrière cela, il y a des secrets que même les anges qui écrivent les actions ne peuvent pas saisir. Ne peuvent pas saisir des choses qui sont encore une fois dans le cœur de la personne. Wala ya'manu karatil qadar wa sat watahu illa ehl al jahlibilla. Rayyad Billah Itaha. La conclusion, c'est que les seules personnes qui se sentent immunisées contre les changements du qadar, c'est seulement ceux qui ne connaissent pas Allah Azzaud. Qu'est ce qu'il veut dire par cela? Naamlaqin, c'est quoi le lien avec ce qu'on est en train de mentionner ici? Walaya menu. C'est quoi le lien avec ce qu'on vient de mentionner? C'est quoi le lien avec le sujet? De ne pas se sentir à l'abri. C'est clair. Aujourd'hui, tu penses pouvoir ridiculiser ton frère? Dans disant ton frère il va être parmi les meilleurs croyants, et tu vas être quelqu'un qui a perdu sa foi. Yadam Billah Ta'ala. Tout ça à cause de quoi? à cause de quelque chose qui était dans le cœur que nous on ne peut pas voir. C'est entre la personne et entre Allah Azza wa et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam toujours nous a appris à dire Allahumma muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala Demander à Allah Azza de toujours nous préserver sur la foi que c'est Allah Azza wa qui nous préserve sur le droit chemin, c'est pas nos bonnes œuvres, c'est pas nos bonnes actions et que si tu penses, si tu vois ah mais y avait tel, il était très pratiquant, comment est-ce qu'il a quitté la religion de façon soudaine C'est une fitna pour moi, il a quitté la religion. Non, ce n'est pas une fitna pour moi, je m'en fous. La seule chose que j'en tire, c'est quoi C'est que je demande à Allah Azza wa de m'en préserver. as Ta'ala, Parce que ce que toi, tu n'as pas vu, c'est que lui, il a d'autres secrets entre lui et Allah Azza wa et que Azza wa il sait que cette personne-là ne méritait pas la foi, ne méritait pas la guider. Na'a il y a des icônes qui sont Ok Non. Mais en fait, exactement. pas que tu tombes. Mais en fait, il y a comme une baisse de généralisée. En fait, un... euh, avec tous mes respects, ok. Avec tous mes respects, oui. moi, toutes ces années que j'ai vécu à Montréal, je n'ai je n'ai pas connu, connu d'icône à Montréal, ok. Je connais pas d'icône ok. Donc les icônes, c'est encore une fois celui qui veut prendre les icônes, il revient à Saleh ta'ala anhum, ok. Les vrais croyants qui craignaient l'arzoudel et ainsi de suite. Ok, tout le reste, on est tous des, des bricoleurs. Ok, y a pas, pas d'icône à Montréal. Moi, je connais pas d'icône à Montréal. D'accord? Okay? Donc, ça c'est un peu. C'est juste que les gens, ils exagèrent parfois. Et ça, c'est encore une fois relié à la question de l'ignorance <inaudible> ne pas connaître la religion dans l'arzoudel, pas avoir beaucoup de connaissances, penser que tel qui parle beaucoup, tel qui parle beaucoup, ok, que c'est une icône, c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un. Okay? Croyez-moi, moi, je vois des personnes qui parlent ou qu'ça ou le madharif parfois, dès que je vois la personne, pour moi, elle ne vaut rien. Ce n'est pas que moi, je vaux quelque chose, mais pour moi, ce n'est pas, pas une icône, ou ce n'est pas un repère, ou ce n'est pas quelqu'un qui mérite un, un respect spécial. Parce que les personnes qui sont les vraies icônes, les vraies icônes, si tu lis vraiment l'islam, c'est quoi Comment ils étaient Tu vas savoir que de nos jours, ils sont très, très rares. Je me rappelle une fois, juste une petite histoire. Une fois, ça fait quelques années, On a organisé avec les frères euh, une série de conférences. Okay et on devait amener plusieurs ulama, plusieurs savants et des speakers et tout. Et là, vous le savez, le truc, c'est que lorsque tu organises des conférences sur l'islam, ça coûte de l'argent. Et dans ce pays-là, il n'y a pas de d'awqaf, il faut payer les factures. L'argent doit venir de, de quelque part et les gens aussi doivent venir. Pour que les gens viennent habituellement, les gens y cherchent quoi Gratuit, mais c'est en mettre de côté là ceux qui cherchent le gratuit. Il y a ceux qui payent, mais ceux qui payent ou qui cherchent gratuit, ils cherchent quoi? Notoriété, les non connus. Ok, donc là il fallait trouver des des chers vendeurs, des chers qui qui amènent le public. Et là il y a l'un des, des ulamas que je connais et qui a beaucoup de ressources, qui peut dire ok, je vais parler à tel chercheur, je vais lui dire de venir chez vous, je vais lui dans une thèse qui a ouzaki kada kada kada. Là ce chercheur, lorsque je lui ai parlé Il m'a dit, je te conseille en particulier tel cher, tel savant, amène-le, il est spécial lui. J'ai dit, ok, Inch'Allah, ça c'est mon cher qui me propose de ramener tel cher. J'ai dit, ok, Inch'Allah, mais j'ai pensé à ça, mais dit, je dis, je ne le connais pas, il n'y a personne qui le connaît, j'ai lu son CV, ok, professeur de tel cher, il a désécrit, écrits comme okay, n'importe quel autre cher. Je ne l'ai pas mis sur la liste. Quelques temps plus tard, Allah Azza wa il m'a permis de rencontrer ce sheikh. Brève rencontre, à peine quelques heures. Et ce sheikh-là, jusqu'à aujourd'hui, il m'a marqué. C'est parmi les ulama que je respecte le plus. malgré Il n'a rien, rien de spécial. Dans ce ilm, c'est un savant. Un, mais le savant, il y en a beaucoup. Vous comprenez son habillement est très normal actuellement c'est un alim c'est un, un alim connu et connu chez les ulama mais il ne s'habille même pas avec un kamis ou autre chose, Donc, juste une tenue normale une chemise ou autre chose mais juste telle personne lorsque tu la vois tu dis min salaf. ça c'est une icône lorsque tu le vois même avec d'autres ulama quand comme lui, comment il mange comment il se comporte, son adab comment il se... tu vas dire ça c'est une personne qui est À part, ça c'est quelqu'un qui me rappelle ce qui est dans les livres. ok. Mais à part ça, comme on dit, il ne faut pas exagérer. Les gens ils il y a des icônes, il n'y a, a pas, il a pas d'icônes. On est tous en train de dépanner. essayer de préserver notre foi, partager le bien qu'on connaît avec les autres. Wa ta'asa bil wa il ludi subhanahu wa taala. il y avait une autre question oui. d'être content d'avoir fait un bien. Euh, J'ai un bannier au hadith, juste pour corriger si c'est mon hadith, de car le deuxième hadith, c'est de que le prêtre sur l'entrée de la le fait que euh, la personne fait du bien et qu'il euh, qu est content de, de, de ce bien, c'est comme en... en, en, en, en, en je ne sais pas comment appeler ça, c'est-à-dire comme on prie euh, euh, de... Excellent. Bien, bien reçu, très bien. Non, il y a des hadiths dans ce sens, dans le fameux enfin, hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Man sarratuhu hassanatuhu wasa'atuhu sayyatuhu fahuwa al-mu'min. » Dans le hadith, que celui qui se réjouit de sa bonne œuvre ou qui se sent coupable de ses mauvaises œuvres, d'une mauvaise œuvre, alors c'est lui le mu'min. Ça c'est un signe de iman. Ça ce n'est aucunement en opposé avec ce qu'on est en train de dire. Actuellement ça le confirme. Okay, parce que pourquoi Le hadith, pas, on ne prend pas une moitié du hadith, c'est les deux ensemble. Le hadith, il dit quoi Le hadith, il dit que celui qui est capable de voir le contraste entre les deux, que l'effet d'une bonne œuvre sur lui n'est pas comme l'effet d'une mauvaise œuvre, ça c'est un mu'min Parce qu'il sait que ça c'est un marouf. J'ai fait le bien, ça va me rapprocher, inshallah, d'Allah, Zaudit. J'ai fait le mal, ah, ça c'est grave, je dois me culpabiliser. C'est un mouqmé. Ce qu'on entend ici, c'est complètement différent, C'est pas de ça qu'on parle ici on parle de celui qui est content de son état, pas d'une seule action oui c'est normal, tu devrais être heureux lorsque tu fais amal Saleh, ok tu es passé par un orphelin il était triste L orphelin dans la rue il était triste, il pleurait tu as dit qu'est-ce qui arrive Tu te dis, chez nous on n'a pas de quoi manger, ma mère elle est malade ainsi de suite, tu as pris un grand montant de ta poche, tu lui donnes ça il commence à rire Il est tellement heureux. Est-ce que tu vas te sentir, toi, heureux ou non Oui. Hassan tu viens de faire une on ne va pas te dire, « Non, tu dois te dire, dans l'islam, je dois faire attention. » Ce n'est pas ça, le truc. Okay? Mais là, c'est que, oui, tu dois te sentir heureux. Par contre, tu dois dire, « Ça c'est Allah Azza wa Jal qui m'a permis de faire cela. » De deux, je dois, ça doit m'encourager à faire plus. La prochaine fois, continue à faire plus des bonnes œuvres comme ça. Et de trois, je ne dois pas me contenter de me dire, j'ai fait le travail, c'est fini. Et je ne suis pas content de mon état général. Mon état général est encore défaillant, je dois faire plus. Mais ça, c'est un bon exemple à suivre pour améliorer mon état. Tu comprends Non. Non. Non.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 Nej. Nah.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 ej, du vet, hovin, inshallah, O Taala, duga. Ja, också syydul istighfar, le meilleur des istighfar. La fin, à la fin du istighfar. Allaha, anta Rabbi la ilaha illa Ant, jämför, det där att känna att repetera, inshallah. Det finns att han sa att han sa att han sa att han sa att han sa att han sa att han sa par de de Qui voit qu'elle est en train de faire les bonnes œuvres. Je suis un musulman qui pratique. Qu'est-ce okay, que je fais la salat? N'ham. Je fais le saum. N'ham. Tac tac. Je, vais, je, vais, je, je suis toujours au masjid. N'ham. C'est bien, mais de, de penser, de prendre khalas pour acquis que moi j'ai déjà pris le pli, je vais toujours être comme ça. C'est ce qu'on ce qu appelle ici al-qada. C'est de toujours garder à l'esprit qu'il y a toujours une menace que le shaitan me fasse tomber dans une ou des erreurs qui vont m'éloigner de ce chemin, et un jour, je vais être comme j'étais avant, ou pire encore. C'est clair. What? Et ça, et ça c'est connu. C'est connu à travers l'histoire, c'est connu à travers la réalité, ok Tout celui qui a pratiqué l'islam pendant un certain temps a connu des personnes qui étaient toujours dans le premier rang d'une masjid et tout, et après ça, qui ont, qui ont disparu du masjid d'Iyad billah Ta'ala. Donc, la solution à ça, c'est quoi C'est, comme on dit, de ne pas se contenter, de ne pas se leurrer, et de toujours, toujours, toujours demander l'aide d'Allah, et comme Allah, il nous raffermisse le cœur, il nous donne un tathbite. Vous avez une dernière on ajoute, question bonus, Inch'Allah. quand tu as aidé la personne, tu n'as pas nécessairement dit pour avoir Allah, tu n'as pas clarifié ou vérifier ton intention de sorte à, à le focuser rien que pour ou deux fois, tu fais quelque chose pour ton frère parce que tu aimes ton frère et tu veux faire plaisir à ton frère. Est-ce que, genre, dans ces genres de situations-là, il faut nécessairement clarifier son intention ou bien cette cette sensation euh, naturelle et bonne et le rapprochement que tu peux avoir c'est chose que enfin, la valide des Très très bonne question. Taïb, la, la question ici c'est sur, sur les intentions. Le frère il dit parfois on va aider quelqu'un. J'aide mon frère, il vient de tomber, il vient d'échapper quelque chose, je l'aide. Donc c'est presque une réaction naturelle. Alors mais moi j'ai pas eu le temps, ni la réaction ni le réflexe de vérifier mon intention. Est-ce qu'Allah Azza wa accepte quand même l'action La réponse incha'Allah c'est que pour ce genre de petites actions de tous les jours, ce qui est suffisant, c'est l'intention générale. C'est quoi l'intention générale C'est Allah Azza wa il aime que dans ton cœur, toi, tu aimes faire le bien pour te rapprocher d'Allah Azza wa C'est clair que tu as pris ce pli, et bien sûr, toujours, tu dis Alhamdulillah, après en général, mais Allah Azza wa il sait que toi, tu as pris le pli de faire les bonnes œuvres, d'aider les autres, parce que tu veux qu'Allah Azza wa il soit satisfait de toi et qu'il te récompense. Voilà Est-ce que? <tryk> oui, toujours. Salaf, toujours, il renouveler leurs intenses. Toujours. Non. Wallahu ta'ala, a'la wa a'lam, Allahumma wa bihamdik, ashadu allla ilaha illa anta, astagfiruka, wa atubu ilayk, wa jazakum allahu ta'ala khayyam.